Deux amoureux marchaient le long du mois de mai Sous un soleil léger comme un brin de muguet Les oiseaux du ciel en chavirant des ailes Donnaient un bal autour de leur amour Et le soleil tout là Le jour tombait sur eux, les fleurs s'ouvraient pour eux, les arbres se penchaient pour les voir de plus près. Un petit bal se mit à briller dans la nuit, alors ils ont couru à cœur perdu. Et les étoiles en passant disaient, « Ah, ils manquèrent les musiques, Les amoureux dansaient autour du mois de mai Au creux d'une tonnelle Sous les lampions du ciel Jamais on n'aurait cru Qu'il n'en fallait pas plus Pour commencer ainsi toute une vie Les